Vous êtes sur Radio Campus Lille et vous écoutez la 294 e émission de Goodbye Kevin en ma propre compagnie, aka Lena, et en celle de Pierrot, mon acolyte ici présent. Aka Michelangelo, koabunga à tous Moi j'adore la pizza Moi aussi Comment ça va et Mon père c'est un rat <rire> euh, Ça va très bien et toi Bah oui Génial, allez <rire> Qu'est-ce que tu as prévu de nous passer de beau dans ta petite sélection musicale de cette semaine Alors pour ma part on va commencer par un mystérieux groupe australien Très bien Puis après on va enchaîner par des londoniens qui sont good happy Ok C'est de l'anglais si vous ne connaissez pas Puis ensuite, on ira tout droit vers l'Allemagne industrielle. Si vous ne connaissez pas, au cas où, voilà. je vous apprends quelque chose. L'anglais, yes, ça okay. veut dire oui. <rire> Allemagne avec quoi, un truc industriel Bah voilà, on n'écoute pas. <rire> si je que lui... Non, je ne sais pas ce que tu as dit. Si je t'ennuie, tu me le dis. Euh... <rire> L'Allemagne industrielle. Ok. Un peu tout ce qui n'existe bientôt plus, quoi. Ok. Euh... Puis après, on va bifurquer tout droit vers un nouveau morceau d'un des nombreux projets de Dylan Mac cartelé, donc on, vira, on, va, on va voir qui c'est, on va voir. <rire> Et après, on va terminer par un rock rock rap électro, à nouveau londonien. Un rock, un rap, un rock rap Electro okay. tout, tout, la cuisine, quoi. De mon côté, qu'est-ce qu'on aura euh, On aura une reprise d'un tube de la musique électro française, d'un maxi-tube euh, de la fin des années 90 Euh, ensuite, euh, on passera une petite électro-expérimentale de Norvège, suivie d'un petit jazz suédois. On retournera en Angleterre, euh, du côté de la scène Lofi et expérimentale londonienne, avant de terminer à New York, si on a le temps, pour une Electronica dont Tempo, euh, teintée de soul. Cool Voilà. Franchement... Euh... On a un euh, menu à la bouche. Ah ouais, c'est alléchant. Ah bah voilà, c'est alléchant. Je mélange, je mélange, je mélange. Bah je te propose tout de suite D'enchaîner de, de avec ton premier morceau. Bah voilà. Voilà. Eh okay. bah oui, c'est à <rire> <rire> Tu fais s'il c'était un boycott. Alors on va commencer avec un groupe qui s'appelle Who Cares. Ah, il est intéressant ce nom parce qu'il y a très peu d'infos. Il y a pas d'infos. Les bah, gars, ils n'ont pas écrit de bio sur eux. On s'en fout voilà. OZEF En fait il s'appelle OZEF ce groupe Exact bah, <rire> il, bah, il, il représente bien Il ressemble bien à ce qu'ils sont ok Parce qu'il n'y a rien C'est juste C'est un groupe un peu énigmatique euh, Sur leur bandcamp C'est indiqué qu'ils sont d'Australie Il y a peu d'infos Et moi je les ai découverts euh, à travers un label Qui a une émission sur NTS Le label c'est Colorful Storm euh, Qui est plutôt un, un label ambiante euh, ouais. bon, On va dire ambiante Et, euh, et ben, eux, les Wookers, ils font une sorte de folk ambiante épurée, un peu Lofi qui est portée par une voix un peu fragile, un peu cristalline bah, de leur chanteuse. Et euh, ma foi, c'est euh, assez chouette. Tout de suite, j'ai eu un, un coup de cœur. Un coup de cœur. Et donc, on va écouter euh, deux chansons. C'est pour ça que j'ai dit deux fois coup de cœur. Okay. Euh, un coup de kerk. On va écouter. <rire> et tu sais quoi, je pensais à la même chose. Non, mais les grands esprits, quoi. Belgique. On va écouter Discipline et Pussycat, des Wookers. mystérieux, les Wookers. <rire> un peu de mystère dans ce bas-monde. Oh là là euh, Eh bien, on continue avec un, un un artiste que tu as présenté la semaine dernière, enfin, euh, la semaine dernière, dans l'émission précédente, va-t-on dire. Tout à fait. Euh, Végin, Végin c'est un DJ, c'est un graphiste. C'est aussi un producteur de musique londonien euh, qui a beaucoup travaillé avec des rappeurs américains, notamment Franco Sheon. Euh, Travis Scott et compagnie. Euh, toi, tu avais présenté, si je ne m'abuse, son dernier album, son septième album qui était sorti l'année dernière. Et on avait évoqué le fait qu'il avait, euh, plus récemment, repensé totalement l'album euh, Moon Safari de R. <rire> euh, bref, euh, j'avais dit effectivement que ça c'était quelque chose que je voulais vous présenter parce que c'est quand même une très très belle réussite euh, Du coup c'est ce qu'on va écouter aujourd'hui Et moi j'ai longuement hésité entre deux morceaux Donc le premier bah, forcément Sexy Boy Ou alors le voyage de Pénélope, qui est quand même un, une super pépite Mais je me suis dit que ça avait pas de sens de pas vous diffuser Sexy Boy Parce que là on est quand même sur un maxi tube D'autant plus que j'ai même envie de te dire que je préfère cette version-là à l'original. Ah ouais, à ce point-là Ah ouais, à ce point-là. Moi, quand elle est sortie, ça m'a rendu un peu zinzin. Je l'ai écoutée en boucle. Et en vrai, euh... vrai c'est très très chouette. Euh, voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Euh, de toute façon, c'est mon avis personnel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous et avez le droit. Mais à écouter. Je ne juge pas. J'accepte et je ne juge pas. <rire> <rire> Bref, euh, on va écouter Sexy Boy, la version de Véginn. Euh, c'est pareil, c'est sorti sur son label Please Make It Rin Rin Voilà, vous venez d'écouter du coup la version repensée du morceau euh, Sexy Boy euh, de R euh, mais repensée cette fois par Végin. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est un peu la guitare là qui fait qui ouais, place f... euh, du coup. Euh... Je crois qu'il a été réédité en vinyle, il a été édité pour le discarder. Euh, ce... Ah oui, fort probable, oui. Je, je l'ai vu un peu partout. Euh, mais effectivement, ouais, très chouette euh, remix et pas évident quand c'est avec un tube pareil. Je... C'est pour ça, je trouve que c'est vachement quand même super bien réussi, quoi. Tout à fait. Voilà. Peut-être comme les prochains artistes qu'on va écouter Peut-être Qui s'appellent les Gutsad Happy Bad <rire> Là ça veut plus dire quelque chose en fait <rire> Euh, good Sad, Happy Bad, qui sont-ils On dirait, tu sais les tatouages que tu peux te faire sur les mains, sur les doigts Ah ouais, good, ouais, là ça ouais. fait un peu long, il faut un peu plus bah, de bah doigts ouais, bah, Oh bah ouais. dis donc, il en a 12 ou quoi <rire> Bah regarde, il le fait sur ses pieds après Ah ouais, après on enchaîne quoi, et à la plage, <rire> hop là, qu'est-ce qu'il y a Il y a quoi Je mélange, moi je suis Happy Sad, 4 good Alors c'est Good Sad, Happy Bad, et qui sont-ils Bah c'est des anglais hein. de Londres, ils sont 4 Et euh, ils viennent de sortir leur deuxième album qui s'appelle All... All Kinds of Days Euh, après Shades, qui était sorti en 2020, et euh, dans cet album, ils, ont eu, ils le composent de façon euh, quoi, ils l'ont con construit différemment par rapport au précédent, euh, où ils ont développé davantage une construction collective dans l'écriture et dans la composition. C'est plus une personne ou deux personnes, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Mm -hmm. Et en fait, ils ont fait en faisant des sessions instrumentales improvisées. Ah bah souvent ouais Ouais tu vois Des jams et... en fait Ouais Si t'avais et... pas envie de le dire Ils ont jamé Jamé Jamming <rire> Jamming Peut-être que Bob Marley a composé comme ça Bon bref On s'égare euh, Et donc ils ont fait ces sessions euh, Improvisées Et ils ont rajouté à certains moments leur voix Et si tu le retrouves dans les, les, les, les morceaux Où as la voix d'un de, des membres euh, Qui est plus ou moins mise en avant Et parfois les autres sont en cœur derrière Ok C'est assez chouette, je sais pas comment le... le bon, le style, c'est du rock, mais quel style un peu plus en détail j'arrive pas trop à mettre le, le doigt dessus. Peut-être qu'on va le trouver après avoir écouté deux morceaux. On écoutera Lonely Well et Turbine. Et l'album, il, il, il parle de plein de thèmes, comme la perte, le deuil, le rétablissement, la guérison. Et également la construction d'un foyer, donc ça aborde plein plein de thèmes. Après, tout ça, c'est en anglais, du coup, moi, j'ai rien compris. <rire> mais, euh... mais en tout cas, c'est vraiment très très chouette, un bon coup de cœur. Pour les Good, Sad, Happy, Bad, et on écoute les deux morceaux que je vous ai cités, Lonely Well et Turbine. C'était les bons good, sad, happy, bad Et eh ben moi je dirais que c'est du rock expérimental. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Euh, très bien. Euh, J'enchaîne avec mon artiste suivant. Tout à fait. Et eh bien on vous en parle, euh, on vous en a déjà parlé régulièrement de elle. Euh, il s'agit de Jenny À cheval Non C'est parce que ça, Je sais jamais comment on prononce Son, son nom de famille euh, Tu oui. vois Chez les Norvégiens Et les J'ai la même chose en plus Après avec un autre groupe Quand il y a un V Après une consonne Là oui. c'est H-V-A-L Oui je dirais cheval Cheval ouais. Cheval ah, Cheval Jenny Oui il... Jenny Oui <rire> Jenny, Oui. Bah Jenny. Oui. Euh, c'est une autrice, euh, compositrice, interprète norvégienne euh, Qui était signée auparavant chez Sacred Bones euh, Records Et euh, maintenant elle est chez 4AD, j'avais pas vu le changement bon, Après ça fait que depuis 2022 oui. euh, Mais bref, toujours est-il, ces deux labels qu'on aim qu aime beaucoup ici C'est pour vous dire aussi que c'est un peu gage de qualité Parce que ce qu'elle fait c'est quand même toujours très très chouette euh, Là elle vient de sortir son huitième album euh, ce mois-ci il me semble soit fin avril, soit début mai, euh, dernier album qui est intitulé « Iris Silver Mist » et sur lequel figure l'excellent morceau « The Artist is Absent ». Le seul hic, c'est que ce morceau il est un peu court, genre il fait 1 minute 23. Mais euh, c'était sans compter euh, la bonne idée qu'elle a eue euh, de, euh, de sortir une version plus longue qu'elle a intitulée euh, « The Artist is Absent, 89 secondes rewrite ». Alors moi j'ai fait le calcul, ça n'est pas 89 secondes de plus, alors je sais pas, <rire> ou alors je compte très mal. Peut-être qu'elle n'a pas de montre. Euh, Peut-être qu'elle n'a pas de montre, euh, bref on s'en fout un peu, c'est cette version là qu'on va écouter, j'en dirai pas plus parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est quand même très très chouette. Euh, génie à cheval, euh, tout de suite dans vos euh, oreilles Jenny, Jenny, merci pour ce morceau, c'était très très chouette. Je ne me... je vais pas prononcer son nom de famille une euh, énième fois. Oh, tu as à cheval sur tes téléphones. Oh voilà, sur le principe. Des principes. Oh là là. <rire> Nous allons partir tout de suite pour Berlin. <rire> et le Japon. <rire> et le Japon. Et non, on part euh, dans l'Allemagne industrielle avec euh, le troisième album de Chris Himmler. Bon, je dis Allemagne industrielle parce qu'en fait... Bon il habite à Berlin, c'est un berlinois ah oui, Et il, il arrive, il y a, il a son troisième album qui est sorti il y a un mois Qui s'appelle The Internet Will Break My Heart <rire> Et qui a un excellent disque qui lié à la fois la, la, la DAF La personnalité de DAF, un nom allemand, ça te dit oui. rien DAF D'accord euh, D-A-F Ça te dit rien DAF Ça te dit rien DAF Directeur administratif et financier <rire> C'est ça que je pensais Il euh, y a une part de crotte dans tout ça mm -hmm. et, et, et bien sûr Une ambiance industrielle Voilà, voilà. Ça Ouh. tape sur euh, des, des, des tuyaux euh. <rire> boum, boum, boum, boum, boum. Euh, On va écouter le morceau Agoraphobie Et ils sont accompagnés quoi, Il est accompagné, Chris Himmler de Naomi Klaus Groupe qu'on a déjà évoqué Qui chante en allemand et je crois que sur leur dernier album C'est anglais mais euh, qui chante en allemand euh, Donc tout de suite Chris Himmler avec Naomi Klaus. <musique> verloren gebied ik werde wacht in de anstalt, die kachelt zich kalt ik zoek in de halt ik vind er niet Et vous, vos amis se sont-ils enfuis C'est la question. Bah on ne vous le souhaite pas. Ou alors on, en tout cas on vous souhaite de les retrouver. Bah peut-être si c'était dans une maison hantée, tu vois. Et puis en même temps, s'ils s'enfuient, ça veut dire que peut-être c'est toi le problème en fait. Ah ouais. <rire> Remettez-vous en question. Vous me répondez pas. Eh <rire> euh, bien tout à l'heure je te disais que euh, j'avais un deuxième artiste avec un V dans son nom de famille, euh, mais qui suit une consonne. Bah en plus là, ça suit deux consonnes. Donc. Euh... Vroom vroom. Émile <rire> euh, Brandtquist. Voilà. Donc, c'est qui, lui C'est un jazzman scandinave. Il est batteur et compositeur. Il est suédois, plus exactement. Et depuis 2011, il forme le trio Émile Brandtquist. Alors, oui, parce que j'ai envie de prononcer le V comme un U, tu sais, genre en mode euh, lettre romaine. Mais ça se trouve, t'as raison. Oh, enfin, je sais pas, quand même. Je sais pas, bon. Euh... Ils sont allés jusque là-haut Pardon Les romains. à nos amis euh... ah, scandinaves Arrêtez de foutre des V derrière des consonnes. Bah oui. Tu sais pas comment ça se prononce. Tu crois pas que les, les autres pays nous disent. Arrêtez avec vos conjugaisons de cons, là. Oui. Hein oui, oui, c'est vrai. Hein arrêtez avec vos CCD de merde. Ouais. <rire> Bref, du coup. <rire> c'est les coups de gueule. Bah oui, voilà, exactement. Parce qu'on est bon, il euh, y a quoi d'autre euh, qui nous font, un Non, non, c'est bon. Euh, bref, euh, qu'est-ce que je disais Oui, il forme un trio, euh, son prénom, plus loin, trio Avec ses potes euh, Thuomas euh, script T-U-O-M-A-S Je me suis dit, il y a peut-être une forte frappe. Non, non, non euh, Thomas <rire> et Max Qui sont respectivement pianistes et bassistes Voilà une info dont tout le monde se care <rire> <rire> Moi, je connaissais pas euh, du tout Euh, parce que c'est pas la scène que j'écoute d'habitude, enfin le plus, on va dire, parce que j'écoute un peu de, de jazz. Euh, mais euh, j'avoue, je suis tombée sur leur dernier album qui est sorti début avril et ça m'a beaucoup plu. Mes derniers albums, je pense qu'il a fait un peu parler et je pense qu'ils sont quand même assez connus. Bah, la, la pochette ça, la, dit quelque chose. La ouais. pochette te dit quelque et chose. Et le nom aussi. Bon, bref, l'album il s'appelle comment Il s'appelle Poems for. Traveling ou travelers, Je pense que c'est travelers et que c'est mon, mon correcteur orthographique qui fait des siennes. Mais, mais, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris l'idée. C'est sorti chez Skip Records et euh, je trouve que c'est une entrée assez facile dans le genre pour ceux qui auraient des réserves euh, quant au jazz, quant à ce style-là. Euh, dans le sens où ça part pas trop en impro, où c'est quand même assez audible, il n'y a pas vraiment de solo, de trucs euh, genre « Allez la batterie, tu vas nous faire un truc ?»« Allez euh, la contrebasse, tu vas nous faire un truc ?» Euh... Les gens ils ont un peu peur aussi avec le free jazz parfois tu vois, Oui bah voilà de... c'est ça Mais s'il y a un côté euh, musical et accessible C'est toujours plus facile Bah voilà donc du coup le morceau comment il s'appelle Il s'appelle Visite to Reality Et euh, c'est Emile euh, Branquist euh, Trio Branquist. Brancourt. Et ben c'était la bande à Emile Avec le morceau A e visit to reality Et vous avez vu C'est plutôt du, du soft jazz Comme on dirait euh, Beaucoup de piano Très scandinave C'était chouettos Ouais hein. Hein Non c'était cool Tu te emporter Exactement Un voilà. peu ça me fait penser à ma Hans. Et oui Et moi ça me fait penser à un autre truc Mais bah, je vous l'ai pas dit Parce que j'arrive pas à retrouver <rire> C'est un truc que j'écoutais au lycée Je me rappelle Genre en première Ok Voilà Bon peut-être euh... ouais. Dans les notes de bas de page Nous vous mettrons Euh, en introduction, j'avais dit qu'il y avait un petit Dylan McCartney qui avait plein de projets ouais. Rien à voir avec les Beatles, c'est pas son fils C'est pas son oncle C'est un américain son... okay. euh, Il a le projet, il joue dans The Dream, Crime oui. of Passing Ah oui, très bien, ah ouais, ah mais oui, ok d'accord, je vois Et là, c'est The Serre Oui, Voilà. très bien, voilà. ah oui, voilà Et donc, ils viennent de sortir un nouveau single, euh, pas plus tard euh, que le mois de mars, euh, qui s'appelle « Bodies in, Waters", in Water », sorti chez Future Chalk Recordings. Et ils nous proposent euh, toujours une, euh, une électro post punk synthétique wave euh, bien efficace aux influences 80s, années 80 pour les, no les... <rire> les non-anglophones. Voilà, je tiens à préciser. Et à ma foi, c'est très très cool. Euh... J'espère que l'album sera aussi bon que ce morceau. Mais il y a moyen hein, parce que c'est bien quand même. Exactement. Donc c'est, euh, je pense qu'il y a un troisième album en vue. Oh, ouais, ouais. Le dernier était sorti en 2023. Ouais ouais, ouais. Celui ouais, d'avant en 2020. Bon oh, euh, ça colle. Ça colle. On est raccord. Fin d'année, on est bon. The Serre avec Bodies in Water. Serre avec le morceau Bodies in Water dans cette émission 294 de Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille. Merci de l'avoir rappelé. Ouais. Euh, on enchaîne avec Wing qui euh, on, est, on reste à, en Angleterre. Euh, Wing, j'ai pas trop d'infos sur cet artiste. Moi, je l'ai découvert sur une compile du label londonien Slow Dance euh, Recordings, euh, compile qui est sortie en février dernier. Et d'ailleurs, cette compile, c'est un truc qu'ils font en chaque euh, à chaque début d'année. En gros, ils regroupent une flopée d'artistes émergents de la scène euh, lofi expérimentale et alternative de Londres. Et c'est un peu, du coup, ça sort ouais, courant janvier-février. Et c'est un peu euh, tout ce qui est sorti durant l'année précédente. Euh, du coup, cette compile elle s'appelle Slow Dance euh, 2024, et, euh, et voilà. Et, et c'est pas rare en fait que les artistes que tu vois euh, sur cette compile, euh, quelques années plus tard, tu les retrouves chez Ninja Tune, Fort euh, AD euh, et euh, Rough Trade, tu vois, par exemple. Euh, donc, c'est quand même, euh, ils ont quand même un peu l'oreille pour découvrir les petites pépites, je trouve. Euh, moi, j'ai pas écouté encore toute la compile en entière, euh, mais il y a un artiste qui a retenu mon attention. Euh, c'est Wing du coup j'ai pas beaucoup d'infos sur lui enfin j'en ai même zéro euh, il a juste un autre single qui est sorti en 2023 et c'est tout il a pas de bandcamp il a peut-être un soundcloud mais j'ai tapé vite fait j'ai pas trouvé ou alors il a peut-être un autre nom et donc du coup voilà et même sur son Insta t'as pas trop trop d'infos euh, bref c'est pas grave ça reste quand même très très chouette le morceau s'appelle Pack It In et je pense que je vous reparlerai de cette compine parce que il euh, y a quand même des trucs assez, assez chouettes Wing Wing point d'exclamation. Wing avec le morceau Paquetine sorti sur la compile Slow Dance 2024 du label en question je comprends tout à fait quand tu dis qu'après on les retrouve sur Ninja Toon je trouve ouais. qu'il y a vraiment un bah côté oui. massive attaque tripop ouais. voilà. on, on voit les liens, Il y a les liens. Euh, on va terminer cette émission avec un artiste anglais qui s'appelle Masterpiece qui est un artiste maintenant qui commence à être bien connu euh, qui nous propose un rock rap électro Euh, tu, tu vois qu'à travers euh, quoi qu'il qui, un en anglais du coup son album euh, et, et regroupe plein de styles musicaux et il touche à tout c'est un vrai bricoleux euh, <rire> et on le voit à travers son album qui est sorti il y a un an qui s'appelle How oh to make masterpiece chez euh, Jasmine Music et nous on va écouter le morceau Lost Narcos qui est euh, terriblement efficace avec sa voix sur ce morceau là qui ressemble un peu euh, au chanteur de The Hives okay. pour te dire le, ouais. le côté euh, polymorphe euh, ouais. Du, du personnage et on enchaînera juste après avec le morceau Home et on verra si on a un peu de temps pour vous dire au revoir et sinon on vous, sinon, on vous, dit, vous revoir, dit à la semaine prochaine ouais, voilà. Masterpiece avec Los, Los Narcos et Home <musique> We're I was like, hi, you probably this jockey, loud me one song <laughs> Hey, go DJ She got a friend named Rose, no bouquet She said I don't give it up, that easy." I said, fuck, I tried, nigga, are you sane? Are you single? Are you straight? If it's two out of three, I'll be brave Girl, it's two past three, what we doing? That when she tell my two goons, y'all be safe I don't wanna go home, yeah. don't wanna go home. Less is with you, less is with you. Don't wanna go home, don't wanna go home. Less is with you, less is with you. I don't wanna go home, don't wanna go home. Less is with you, less is with you. Don't wanna go home, don't wanna go un truc moins pop ah oui ça reste ouais. très pop ouais, très efficace on a tout juste le temps de se dire au revoir on vous souhaite un bon week-end on vous dit à la semaine prochaine on vous laisse en compagnie de l'excellent festin nu allez ciao